Vai, vai, vai, vai. Je suis porté Je déclare d'immenseur je suis un c'est pour toi, payer tes produits de maquillage, allez te faire voir chez mes copains, je peux plus supporter ma maille, je déclare le divorce à maélé L'argent que je travaille c'est pour toi Nourris tes présenceurs à l'école Payez des voitures pour ta famille Construis des maisons pour ta famille Après tout cela tu me négliges Je préfère rester I'm like Man Ha <laughs> ha